où, la pleine Voilà. Bonne matinée. Vous allez bien? C'est intéressant, ce matin, euh, Probablement, il manque du monde, hein, mais c'est la semaine de relâche. Puis, euh, donc, il y en a qui ont des projets... Donc, ils sont partis. Euh, il y a aussi que Christian est absent ce matin parce qu'hier, il a appris qu'un de ses cousins était décédé. Fait il est parti ce matin à des funérailles euh, dans le bout de Ted là C'est un, un beau coin là-bas, là, mais c'est quand même un petit bout de route. <rire> fait il est là-bas aujourd'hui. Euh, il vous envoie ses salutations. Il regrette de ne pas être ici. Okay, donc, euh, normalement, on serait dans, euh, dans Exode 32, je pense qu'on est rendu. Oui? Mais là, euh, on a décidé d'introduire dans l'année trois, trois prédications thématiques ou topiques là, sur un sujet particulier. <coughs> Puis le, le sujet ce matin, c'est euh, euh, qu'on m'a donné, c'était de tout donner euh, tout donner, donner sa vie pour ceux qu'on a. OK, c'est ça le sujet. Donner sa vie pour ceux qu'on a. Fait que c'est intéressant. Euh, Dans le contexte de l'Église, particulièrement ce matin, ceux qui étaient de l'autre côté, là, je vous ai dit de vous rappeler de l'autre côté, parce que vous avez le droit de m'interrompre n'importe quand là, pour dire quelque chose qui est en lien avec ce qu'on a discuté de l'autre côté puis ce que je suis en train de dire. Est-ce que ça va? Si vous avez des exemples, mettons quelque chose. Là? Pas pendant une demi-heure, parce que toutes les interventions, je ne les compte pas dans mon 45 minutes. D'accord? Si ça prend une heure et quart, ce n'est pas de ma faute. Ça va? OK. Euh, donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est intéressant, de dans le, dans le, dans le temps qu'on vit présentement, là, de remarquer que c'est difficile, de plus en plus difficile, voire quasiment, c'est pas impossible, mais de plus en plus difficile de trouver des gens euh, euh, pour, qui que, pour, pour qui servir Dieu est une bénédiction. C'est euh, de plus en plus courant que les gens viennent le dimanche à l'église, là je ne fais pas une... Merci, euh, M. Rousseau. <rire> dans, dans la, je pense que j'en je avais parlé euh, il n'y a pas longtemps, un pastoral euh, de la Rive-Sud, il y a un petit bout de temps avant les fêtes, on avait fait un petit sondage pour regarder euh, qu ce qui se passe les émeutes d'Église. Puis, euh, avec la pandémie, là, ça, la, la, la participation a baissé, euh, on va dire, significativement euh, du côté des habitués d'avant la pandémie. Puis, après la pandémie, euh, beaucoup ne sont pas revenus. Hey, on parle de 15-20 des gens là, qui ne sont pas revenus dans les églises. On parle en moyenne. Là. Puis, euh, les églises grandissent au Québec. C'est intéressant. Pas juste la région de Montréal ou de la ville de Québec, là, mais même en, dans les régions, là, euh, ça grandit, mais pas à cause des, on va dire des citoyens québécois de longue date. C'est les nouveaux arrivants qui, euh, qui se joignent aux églises. Puis... Euh, Euh, C'est la question qu'on se pose, mais pourquoi, pourquoi euh, les gens ne restent pas? Puis même les nouveaux arrivants, euh, ils vont arriver, ben, ils arrivent, mettons on va dire à Montréal, là, puis il y a des églises particulièrement à Montréal qui sont plus propices à recevoir les gens. Euh, géographiquement, je ne sais pas quoi. Là, mais les gens, après un an ou deux, là, beaucoup vont changer d'église. Pourquoi? Parce que, ben, là, ils découvrent la province, ils découvrent, ils découvrent même Montréal, c'est grand, puis il y a de la diversité. Fait qu'ils découvrent, puis ils se déplacent d'une église à l'autre. Mais ils vont à l'église. Ils vont à l'église le, le dimanche matin. Puis après ça, ben, tu ne les vois pas. Ils sont difficiles à rejoindre. Euh, les gens qui sont impliqués là, pour faire virer la machine, euh, c'est un nombre minimal, on va dire, de, de, de personnes. Mais pour ceux qui le font, c'est comme... Pour ceux qui le font vraiment, là, ils ne se posent même pas la question, c'est que pour eux, c'est aussi naturel d'être de de, présent dans la vie de l'Église que de boire de l'eau. Mais pour les autres, ça ne l'est pas naturel. Ce n'est pas comme ça. Euh, Fait que nous, euh, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui arrivent de, de, de l'extérieur, on va dire, ils arrivent avec leur bagage, puis euh, leur compréhension, leur façon d'être, leur façon de communiquer. Puis ils sont ici pour se euh, trouver une meilleure vie. Fait que c'est bien, puis nous, on est là pour les aider. Mais, mais c'est difficile de les embarquer. Je parle, je parle pas juste ici, là, je parle... Je parle, je parle généralement au Québec. Je ne peux pas parler des autres provinces, mais je peux parler du Québec. Mais en fait, il y a, il y a une, une revue qui vient de, du Fellowship national, qu'on reçoit à, je pense tous les trois mois à peu près, vient de recevoir celle-là, c'est l'hiver 2024 24 qui est arrivé la semaine passée dans une enveloppe. Puis le sujet, c'est ce que je suis en train de vous dire. Moi, je l'ai vu ce matin, fait que je ne me suis pas inspiré de ça, mais ce matin, en le regardant, je dis « Ah, intéressant! » Puis la question qu'il pose, je vous lis la, la, la page principale. Comment encourageons-nous la participation des membres à l'Église? Comment incitons-nous les participants virtuels avant, pendant et après les rencontres d'adoration? Parce que le sujet, c'est est-ce qu'on arrête les cultes virtuels? Est-ce qu'on arrête d'enregistrer pour rendre ça disponible aux gens? Parce que ça leur donne l'excuse de ne pas venir en personne. J'ai bien dit, je n'ai pas dit en présentiel, j'ai dit en personne. Parce que. On est des personnes. <rire> la communauté en sera-t-elle affectée au fil du temps? Je pose la question. Parce qu'ils n'ont pas la réponse. L'adoration virtuelle deviendra-t-elle une étape progressive des églises qui, passivement, cesseront d'être une église pour devenir sans église, en définitive? Mais, mais Christ est la tête de quoi? De quel corps? De, fait il n'est pas la tête du corps des sans églises, il est la tête du corps de l'église. Le sujet qu'on avait ce matin, de l'autre côté, c'était l'importance d'être ensemble. Non? C'est pas ça ce qu'on parlait? Nous sommes, nous, le, le corps de Christ. Alors, c'est quoi les difficultés? Bien, la première, c'est que, les, possiblement, les, les, les activités de l'église empiètent sur mon agenda personnel parce que j'écoute, je, je travaille, j'ai des choses à la maison, j'ai des vacances, des voyages, des affaires que j'aime faire. Ça implique de donner de mon temps, puis mon temps, il est précieux, puis tout le monde le veut, mon temps, puis j'ai des projets personnels. Peut-être qu'une autre difficulté, c'est de, de s'approcher des gens pour euh, les connaître. Parce que ça, ça demande de l'énergie, ça demande de la patience, ça demande de mettre son orgueil de côté, ça demande de faire l'effort. Semaine passée, il y a quelqu'un, je, je, je suis en train de travailler avec une équipe, puis euh, dans, dans, équipe, dans le processus, moi, j'aime bien savoir la dynamique de groupe. Fait que je demande aux gens de répondre à un petit questionnaire, là, parce qu'il y en a qui l'ont fait ici plusieurs, sur quel type de, de communicateur vous êtes. Fait que là, ça me sort des chiffres, puis là, je ne peux pas leur dire euh, publiquement... Euh, Diane, elle a tel score, mais je peux dire, il y a un groupe qui se tient là, il y a un groupe qui se tient là, il y a un groupe qui se tient là, il y a un groupe qui se tient là, puis euh, la dynamique, <rire> c'est qu'il y a une personne qui est complètement à l'écart dans les scores, là, vraiment. Mais moi, avant de savoir euh, c'était qui cette personne-là, euh, je fais petit, mon, mon sondage auprès de toutes les personnes, j'ai rencontre individuellement, puis là, je me parle moi de l'organisation, puis tout le monde me pointe vers une personne problématique. Fait que... Quand je fais les tests en même temps, je compile la chose. Mais cette personne-là, c'est la dernière que j'ai rencontrée. Puis avant de la rencontrer, j'ai dit à mon collègue, « Je vais te dire son score. » Basé sur ce que les autres disent, je vais te dire son score. fait que j'ai écrit le score sur une feuille. Lui, il a fait son test. J'étais, tu sais, sur 70, là. Les deux premiers, j'étais un plus deux, l'autre moins deux. Puis les deux autres, j'étais droit dedans. Pourquoi? Parce que quelque part, là, Dieu nous a fait chacun d'une certaine manière. Mais cette personne-là, Elle est à l'écart. Pas parce qu'elle est méchante, j'y ai parlé. Mais son style de personne, c'est agressant pour les autres. Mais c'est agressant juste parce que c'est son style de personne, c'est ce qu'il dégage. Mais quand tu y parles, c'est pas comme ça qu'il pense, c'est pas ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il est en train de faire. Mais personne lui parlait. Tout le monde le jugeait. C'est intéressant. Jusqu'à temps. Bon matin, ça va bien? Jusqu'à temps que je mette les scores sur l'écran, sur sans dire qui est qui, puis que là, en, en expliquant les tempéraments, tout le monde a compris que la une personne qui était à part dans, dans, dans le diagramme, c'était qui? C'est intéressant. Là, tout le monde a réalisé, sauf peut-être une personne, <rire> qu'ils n'avaient pas la bonne approche. Mais dans le même sens, si cette personne-là ne restant pas consciente de qu ce qu'elle dégage, ben elle cause des problèmes. Fait que tout le monde... Mais parce que personne n'a pris le temps de s'asseoir puis de discuter. Ça vous comment ça va prendre de temps? Là, maintenant que je leur ai dit, là, j'ai vu les visages changer. Il y a une personne qui était vraiment fâchée parce que là, d'un coup sec, là, je, comme, je, je décriminalisais cette personne-là puis elle la déteste vraiment, tu sais. Que... Mais à part de cette personne-là, là, les autres-là, ils ont tout comme fait. Ah ben, intéressant. Mais pensez-vous que ça va changer la dynamique de groupe, ça? Si et seulement si ils se mettent à, par à se parler. Si et seulement si ils mettent de côté leur passé, leur image, puis qu'ils se parlent. Donc, ça prend du temps. Fait que là, je les ai invités, moi, ils sont malheureux parce que je vais aller les voir souvent, puis je vais ramener ça souvent. <rire> puis je vais regarder les visages, puis dans les conversations, si je vois qu'il y a des petites frictions, je vais le dire, puis je vais les mettre en lumière. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Tu sais, s'exhorter, on va regarder la définition de s'exhorter de l'autre côté, là. C'est exhorter, c'est de se dire la vérité, avec amour, mais de se dire la vérité. Dans le bon sens, encourager, persévérer, se, re, se reprendre, se redresser, tout ça. Okay? Mais la principale des causes ou des difficultés, c'est notre conception de c'est quoi l'Église. Ça, c'est la difficulté. On a chacun notre conception. Puis on aura beau dire, euh, je vous invite à... À venir chez moi, euh, participer à quelque chose. Si, quand vous venez, votre conception de ce quelque chose-là, tiens, par exemple, je vous dis, hey, venez à la cabane à sucre. Euh, on a commencé. Hein. Il est très bon à tirer. Venez à la cabane à sucre, euh, on va avoir du plaisir ensemble. Ma conception de venir à la cabane à sucre, on va avoir du plaisir ensemble, c'est qu'il y a du bois à mettre dans le foyer, il y a des chaudières à les ramasser, euh, un pack d'affaires faire à faire, puis j'ai pas le temps de niaiser parce que ça roule. Okay? Que, mais votre conception de venir à la cabane à sucre pour s'amuser et demander aux enfants, c'est d'aller courir dans les bois et de, de, de, de casser des branches, puis de, de n'importe quoi. En boire de l'eau dans les chaudières, oui, ça, ça va. Ou venir prendre de l'eau dans la panne du milieu, parce qu'elle est très sucrée c'est bon. Mais, mais la conception devenait « m'aider », ça, c'est un autre sujet. Tu sais ce qu'on prend? Fait, chacun a sa conception de, de, de, de qu'est-ce que c'est. Ben c'est la même chose par rapport à l'Église. Donc, le, ce qu'on m'a demandé, moi, c'est de me concentrer sur un verset, là. Hein? Puis, euh, ce verset-là, c'est Jean euh, 15-13. « Il n'y a pas de plus grand amour... » que de donner sa vie pour ses amis. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Puis quand il dit ça, là, il dit ça, c'est pas une phrase générale. Là. Il parle de qui, là? Jean 15, Jean chapitre 15, je vous aide. Chapitre 17, ça va être le repas, le souper. Chapitre 18, il s'en va dans le jardin de Jessémanie, il va se faire arrêter, puis après ça, c'est parti jusqu'à jusqu 21 OK? Quand il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, de qui il parle? De lui-même. Il dit ça parce que pas loin, là. Ils vont finir de souper, puis il va se faire ramasser. Dans cette déclaration que Jésus euh, mentionne, il y a trois éléments. OK? Qui sont, sont, sont très importants, les trois. Ces trois éléments-là, c'est qu'il n'y a pas de plus grand amour. Il va falloir qu'on en parle. Le projecteur il fluctue-tu? Ah ben là, c'est pas moi là. <rire> Trop d'énergie. <rire> pas plus grand amour que. OK? Deuxième point, c'est donner sa vie. Troisième point, pour ses amis. Bouge pas. Reste là. <rire> OK. Fait que Moi, ce que, ce que je vous invite ce matin, c'est à considérer. OK? Exhortation. On va prendre la définition de matin. Soyez engagés dans la maison de Dieu. Vous voulez savoir ce que ça veut dire euh, donner sa vie pour ses amis? C'est être engagé avec ses amis dans l'œuvre que Dieu a préparée pour nous. C'est ça, l'exhortation. Et... Euh, Le verset, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il va y avoir trois sujets. « Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Je ne vais pas nécessairement les mettre tout le temps en clair de même, là, mais je pense que ça devrait être relativement facile à suivre. Je vais ramener cette slide-là de temps en temps pour que vous puissiez euh, me suivre. Bien, pour comprendre ça... Euh, Jésus a dit, la pensée de Dieu concernant l'Église de Jésus-Christ, Jésus a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour ici, ce n'est pas un feeling, hein? ça va tout le monde? Ce n'est pas, pas un feeling. C'est quelque chose en action. Le monde va voir que vous êtes mes disciples, dit Jésus, hein, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Fait que je, je me demande comment on peut s'aimer les uns les autres en virtuel. Je me demande comment on peut s'aimer les uns les autres quand j'arrive à, à, mettons, au culte à 10h30, puis je suis parti à midi moins quart mais que je n'ai pas pris de temps avec personne, puis je ne juge personne ici, ce n'est même pas ça, pas ça le but de la manœuvre. Là. Ok, Je serais n'importe où, dans n'importe quelle église au Québec présentement, là, puis je serais confortable de dire ce que je suis en train de dire. Parce que le problème, il est majeur. On a oublié qu'est-ce que c'est l'église. On ne vient pas à l'église. Nous sommes l'église. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tous, là, tous, c'est tous. C'est autant à l'intérieur à l'extérieur. Jean 17, j'allais le lire. J'ai mis juste des extractions ici pour vous encourager à ouvrir vos Bibles. Mais moi, je vais faire des petites extractions. Là. <coughs> Jean 17, <coughs> excusez. Jean 17, à partir de 13. Et ça vaut la peine de, de le lire avec vos yeux dans, dans la parole de Dieu. J'ai juste mis en... en, en, en « I like » comme on dit, en surlignage, euh, les, les mots-clés. « Maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Eux, c'est nous. Jésus dit ça pour que nous, on ait une joie parfaite. En fait, dans, dans en Jean, je pense, euh, l'apôtre va écrire en disant, « Afin que votre joie soit parfaite. » « Je leur ai donné ta parole, et on l'a dans les mains, hein? et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. » Déjà là, on pourrait se poser une première question. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. monde, monde, monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Si on veut être sanctifié, si on veut marcher d'une façon sainte, c'est en étudiant la parole de Dieu et en la mettant en pratique. Verset 18. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Tu sais, euh, Quand il dit « je me sanctifie moi-même », vous rappelez-vous, dans l'Exode, on vient de le voir, qu'est-ce qui arrive? À, comment comment euh, le souverain sacrificateur arrive-t-il à être sanctifié pour pouvoir entrer dans le lieu saint? Il y a un sacrifice... Qui a été fait, le sang a été versé, et là, maintenant, le sacrificateur peut entrer dans la, dans la droite. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et voici la chose. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. C'est la même unité que, que Dieu veut. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je reviens avec, euh, si je mets à lui, là. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Ça n'arrivera pas en mode virtuel, ça? « Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Nous sommes aimés autant que Christ a été aimé. Maintenant, ce que le Seigneur veut, c'est que nous nous aimions de la même façon. Si vous pensez que c'était facile pour lui, là, ben, prenons le temps de nous regarder chacun, là, individuellement. Hein? Puis euh, Lui il a marché avec euh, ses disciples. Bon, il y en avait 12 qui étaient collés sur lui, puis il y avait plein de monde qui le suivait partout. Tout ce monde-là là, était loin d'être les modèles à suivre. Il était loin d'être à son niveau, à lui. Mais, il les a aimés, puis il nous aime. Hein? Alors, « Afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite, que tous soient un comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, afin que le monde connaisse que tu les as aimés comme tu m'as aimé, qu'il nous a aimés comme, Christ a aimé, comme Dieu a aimé le, le Fils. » Éphésiens 4. Je vais aller le lire aussi. Ça vaut la peine. 16. C'est de lui, Éphésiens 4, 16. C'est de lui, Jésus, grâce à tous les liens de son assistance. Ça, c'est les dons qu'il a donnés à chacun de nous et chacun de nous dans l'Église. « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, de quoi on parle quand on parle de bien coordonné, <rire> et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. » Comment, comment ça, ça l'arrive, là, que tout le corps, bien coordonné? Alors, tu sais, l'église, euh, l'excuse de, ben, c'est pas grave, là, si je suis pas tout le temps là à Saint-Hilaire, ou c'est pas grave si je suis pas tout le temps là dans mon église locale, en autant que je, je suis là en esprit avec vous, puis que, que, que, que je suis à quelque part, je suis avec d'autres frères, tout va bien. Euh, non, c'est pas le sens des Écritures. Tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, ça, c'est l'église locale tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des personnes qui est dans l'Église locale, avec le don ou les dons que Dieu lui a donnés. Et le fait que cette personne-là fait partie du corps, c'est un don pour l'Église. Et s'édifie lui-même, ça c'est nous. Nous, en prenant l'exemple de Christ, on travaille ensemble, on met notre orgueil de côté, on apprend à se connaître. On trouve la case de chacun, chacun... L'oreille ne peut pas dire à, à l'œil, « Hey, je n'ai pas besoin de toi, toi, tu sais, mais non. Euh, » Non, l'oreille a besoin de l'œil. Est-ce que l'oreille est faite comme l'œil, selon vous? Édouard, euh, secondaire 3, vous êtes en train de regarder ça, là? Hein? Les, non, vous ne faites pas ça? Non? Ah, mais ça me semble j'ai entendu quelqu'un qui parlait de ça, l'oreille, comment c'est faite Tu as déjà vu ça, toi? Non, l'oreille, l'intérieur de l'oreille, l'oreille externe, l'oreille médiane, l'oreille interne avec les petits bidules qu'il y a dedans. Bon, OK. Est-ce que l'œil est fait comme l'oreille? Est-ce que l'oreille pourrait expliquer à l'œil comment l'œil devrait fonctionner? Est-ce que l'œil peut expliquer à l'oreille comment l'oreille devrait fonctionner? Non, mais c'est parce qu'on a besoin de un et de l'autre. Fait Au lieu d'expliquer à l'autre comment moi je suis, il y a quelqu'un qui m'a dit ça cette semaine, pour la première fois... Je réalise, je viens de comprendre que les autres, ils ne voient pas le monde comme moi. J'avais jamais essayé de dire ça. Ça, c'est la personne qui a dit ça. Wow! Non, non, mais c'est parce que quand il a regardé les différents de tout ça, puis qu'il a réalisé que lui, il est diamétralement opposé à l'autre personne dont je vous parlais tantôt, là, il a dit « Wow, je n'avais jamais, jamais réalisé ça. » Ça change toute sa compréhension de comment il va jaser avec le monde dans le futur. Ben, amen! que vous me suivez? Bon, alors comment on fait pour y arriver en se voyant cinq minutes ici et là? Non. Question pour vous. Selon vous, qu'est-ce que l'Église, et c'est quoi son importance dans le plan de Dieu? J'avais écrit ça prophétiquement. <rire> Rappelez-vous de ce que nous discutons ce matin. J'ai écrit ça hier. Je n'étais pas sûr du sujet ce matin, mais... Hein? L'Église, c'est nous. Qu'est-ce que l'Église? C'est quoi son importance dans le plan de Dieu? Puis, c'est quoi ta place? C'est quoi ta place dans le corps de Christ? Là, non, ça dépend de chacune des personnes. T'es-tu une oreille? T'es-tu un œil T'es-tu le nez? Il y a des fois que c'est pas drôle d'être le nez, des fois. Mais il y a des fois que c'est pas drôle d'être l'oreille. Il y a des fois que c'est pas drôle d'être l'ouïe. Des fois, ce n'est pas drôle d'être le touché. Là, tu sais qu'il m'en manque un, là, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas drôle. Il y a chacun son moment où tu as du plaisir. Tu sais, si Philippe était à l'oreille, quand il entend de la musique classique, lui, il sourit. Moi, je grimace. Quand j'entends de la musique populaire, Edouard, il sourit. Moi, je souris. Philippe, il grimace. Mais c'est comme ça. Mais quelque part, on fait attention aux mots qui sont dits, puis si on fait attention, on est capable d'arriver à vivre ensemble. Parce que j'écoute la musique classique, hein, parce que quand Philippe travaille, il met de la musique classique. Bon, je suis rendu immunisé, je, je, non, je, ça, ça va. Non, mais c'est ça, travailler ensemble. Est-ce que vous me suivez? Il faut passer du temps. Puis je le fait dans le fond, là, je l'écoute parce que Philippe il aime ça. Puis probablement qu'il endure certaines de mes affaires parce qu'il sait que j'aime ça. Tu sais, ça va tout le monde? Mais dans le corps, là, ici, là, à Saint-Hilaire, nous, entre nous, est-ce qu'on se connaît à ce point-là? Là, on est capable de dire, « Hum, ça, ça c'est correct, là. ça c'est telle personne, c'est comme ça qu'elle voit le monde, c'est ça qu'elle aime, c'est ça qu'elle pense, c'est comme ça qu'elle voit les choses pour le moment. » Dieu va lui montrer. Okay? Bon. Est-ce que chacun, vous connaissez votre place? Est-ce que vous savez que c'est quoi votre place? Comment vous savez... Si vous le savez, comment vous allez le trouver si vous ne le savez pas? Je suis toujours dans le sujet de s'aimer les uns les autres, hein? les uns les autres. Comment vous allez. Est-ce qu'on est qu peut se connaître si on ne passe pas du temps ensemble? intéressant Parce que tu sais, on est, on est ici dimanche matin, on est tous spirituels, on fait toute attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait. Mais, mais quand vous êtes à Caban à sucre, là, moi, puis Gilles, puis je ne sais pas qui, qui vient nous aider de temps en temps, d'autres personnes, non? ben, on n'est pas tout à fait dans le même contexte. Là. On va dire des affaires des fois. Puis même à la maison, des fois, on dit des affaires qu'on ne dirait pas. Je ne suis pas en train de dire, de dire du mal ou bon, mettons que c'est moins spirituel que. que Mais là, on voit les vraies personnalités, puis on voit ce qui agresse, puis, puis on, on partage aussi sur ces différentes choses. Quand on passe du temps ensemble, la question maintenant, c'est quoi les occasions qu'on a? On en a-tu, là, j'aimerais ça que vous me le dites, on a-tu des occasions, là, pour nous de se retrouver ensemble? Tu sais, quelles sont nos occasions? Allez-y. Les agates. Les agates. Les dîners, les dîners, comment tu appelles ça, les dîners? Les dîners, bonne franquette, avec euh, on dîne, on mange euh, ce qui est disponible. Puis on joue des jeux de société. Les rencontres du dimanche matin ou dans la semaine, hein? Mais aussi, euh, si, on, si on se connaît bien, là. Pardon? La rencontre des femmes, ça c'est pour les femmes. La rencontre des hommes pour les hommes. La rencontre des jeunes adultes. Pour les jeunes adultes, la rencontre des jeunes, la jeunesse, pour la jeunesse, mais on peut tout en même temps être en même temps. Mais l'été, savez-vous ça, là, il y a une belle opportunité, c'est qu'à l'extérieur, il faut l'entretenir. Il y a de la main-d'œuvre qui vient là, sporadiquement, puis c'est bon, puis les gens apprennent à se connaître. Comme ça, ça permet à, à Frédéric d'apprendre la mécanique avec Daniel. Frédéric aime ça, la mécanique. Daniel est un bon prof, fait qu'il passe du temps ensemble. Fait que peut-être Daniel, ça lui tentait pas de venir, mais maintenant qu'il y, y a un disciple là, de la mécanique, peut-être ça le motive plus à venir. Non, mais est-ce que vous me suivez? Tu sais, Landry s'ennuyait, mais il aime ça, le son. Fait qu'il vient, il est a de bonheur ici, il attend que tout le monde arrive. Roger, déjà sa guitare, déjà les, les cordes sont chaudes quand vous arrivez, là. Tu sais, mais il y en a d'autres que peut-être vous vous ennuyez, vous vous demandez quoi faire. Il y a de l'ouvrage pour tout le monde. Ce n'est pas que c'est de l'ouvrage, c'est l'opportunité, l'occasion d'être ensemble, d'apprendre à se connaître. Posez-vous la question. Est-ce que vous recherchez ces choses-là? Est-ce que vous les fuyez ou vous les ignorez carrément? Pour ceux qui le font, qu'est-ce que ça coûte? Le temps. Le temps. Juste le temps? L'énergie. Qu'est-ce que tu vas dire? L'énergie. sans mentionner personne, non? mais tu sais, un introverti là, qui, qui, qui est bien dans sa bulle, puis que tu lui demandes de venir un vendredi soir avec les jeunes, qui est à un autre niveau de communication, ça, c'est exigeant. Ça vide ses batteries. Alors, je le sais, moi, parce que, ça peut-être, ça paraît pas, là, mais moi, le social, quand il y a beaucoup de monde, puis que ça parle de n'importe quoi, là, ça vide mes batteries. Moi, chérie, dans le temps-là, elle, ça remplissait ses batteries. Fait qu'elle invitait du monde. Puis quand il y avait plein de monde dans la maison, c'est correct, j'aime le monde, c'est ça. Moi, je vais aller faire la vaisselle. C'est ça que je faisais. C'est-à-dire pas mal de ça que je fais encore, là, quand arrive le moment qu'il y a beaucoup de monde, là, ça parle beaucoup, là, je me vais faire la vaisselle. Je fais ça ici, je vais faire la vaisselle. Pourquoi? Parce que hum, ça, ça, ça vide mes batteries. Mais c'est pas parce que je veux pas. C'est juste que dans ma personnalité, hein, ça vide mes batteries. Moi, je me recharge tout seul, concentré dans mes affaires. Là, les batteries remontent. Quand il y a beaucoup de monde et que ça, ça me sollicite. ne me sollicite pas, tout va bien. Si on me sollicite, là, mes batteries, là, vous pouvez les voir baisser dans mon visage. Puis en vieillissant, il y a un petit, un, un petit gage là-dessus qui s'appelle Patience. Là. Lui, <rire> il, il est de plus en plus euh, flashy. Fait que <rire> Mais c'est ça que ça coûte. Ce n'est pas juste le temps, là, mon espace privé, euh, mon espace privé dans le temps, mais mon espace privé dans la maison, mon espace privé dans mes affaires, euh, mes activités dans lesquelles je vais choisir euh, ce que moi j'ai envie de faire ou ce que je dois faire. En fait, qu ce que je dois faire, est-ce que je dois faire les affaires de l'Église ou je le fais pour le Seigneur? Mais il euh, y a des bénédictions, est-ce que vous les voyez les bénédictions? La paix de Dieu, la joie de savoir, de se savoir un bon et fidèle serviteur, euh, d'être à la bonne place, même avec mes maladresses, même avec mes lacunes, euh, les bénédictions euh, qui peuvent en arriver euh, personnelles. Moi, moi je n'ai jamais eu de problème avec mon agenda, sérieusement. Alors, des fois, j'ai deux ou trois affaires qui arrivent en même temps. Puis là, je dis, bah, j'ai dit oui à trois affaires. Pas, ne réalisant pas que les trois arriveraient la même journée ou, ou la même période de temps, puis que c'était impossible. Puis là, le Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Puis le Seigneur ah, arrange mon agenda. Moi, je l'avais raconté une fois à mon ami Jocelyn. J'étais dans le trafic à Montréal, j'étais en retard à un rendez-vous. Parce que j'ai comme oublié que ça prend 45 minutes de Laval à Montréal-Centre-ville. Ça fait que j'avais le rendez-vous cinq minutes plus tard comme mon rendez-vous à l'avance. C'est comme impossible dans le temps. Je suis dans l'auto. Puis là, je me dis j'espère que le gars ne va pas te fâcher. C'est un client, tiens, je ne sais pas qu'il ne va pas te fâcher. Dans l'auto, le gars il m'appelle. Bonjour, Jean-Claude, ça va. Il dit Excuse-moi, je vais être en retard, je suis poignée à telle place, etc. Ah, il n'y a pas de problème, je vais t'attendre. <rire> euh, On fait des blagues, là, mais souvent, là, même chose avec les finances, là, t'as un problème, tu te dis, ah, oh, boy, j'avais pas vu cette affaire-là qui va m'arriver, comment je vais faire, bang, les finances s'arrangent, euh, tout, tout, tout, tout le temps. Dieu, il prend soin de, de nous, il prend soin de nos affaires si on donne la priorité numéro un. Euh, Puis c'est Dieu qui ajoute aussi à l'Église fait que, si on s'investit dans l'Église, le Seigneur amène, amène des personnes, que qui soit qu dans nos contacts personnels, si, si je prends soin de parler de, de ma vie. En fait, si je suis vraiment appliqué dans l'Église, puis que je suis vraiment béni, là, que je vois Dieu agir, je ne peux pas faire autrement que d'en parler. Et quand j'en parle, même avec des petites réserves, il y a des gens qui te regardent, puis il y en a quelqu'un qui va venir te voir en disant, Toi, tu as quelque chose, ou c'est quoi ton affaire, ou c'est quoi ton groupe que tu parlais, tu sais, parce que tu vas parler de ton groupe de jeunes, tu vas parler de ton groupe de femmes, tu vas parler de je ne sais pas quoi, qu'est-ce que, qu que tu fais, qu'est-ce que tu aimes, tu en parles. Si c'est l'Église, puis ce qui se passe dans l'Église, que vous aimez, vous allez en parler, bien, il y a des gens qui viennent, qui viennent au Seigneur. À Saint-Lambert, c'est plusieurs personnes qui viennent, juste à cause de, des liens que Michel, André, euh, euh, Guillaume, ont au travail, Puis il y a des personnes qui viennent. On vient changer l'horaire cette semaine là, de, de, de nos rencontres pour permettre justement à quelqu'un qui cherche le Seigneur de pouvoir venir parce que je lui ai dit pouvait pas. On vient le déplacer au mardi pour lui permettre d'être là à la personne. Elle veut être là. Elle veut savoir. C'est ça que Dieu fait. C'est ça que Dieu fait quand on vit les, la vie d'église comme le Seigneur veut qu'on la vive. Fait que je reviens à ça. Tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Personne n'impose à personne. Chacun fait, contribue, ce qu'il peut contribuer, il ou elle, avec ce que Dieu lui a donné. Puis C'est à nous, chacun de nous, d'essayer de connaître puis de comprendre comment les autres fonctionnent. Pas pour les changer, mais pour les comprendre. Quand on dit qu'il n'y a pas de plus grand amour, car Dieu a tant aimé le monde, lui-même, qui a donné son Fils unique. Dieu a donné l'exemple. Ce qu'il avait de plus cher, il l'a sacrifié. Et là, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un commandement. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas si ça me tente. Là, on parlait de l'autre côté. « Ouais, mais ce n'est pas naturel. »« Ben, croyez-moi que je le sais hein, que ce n'est pas naturel. »« Bon, mais comment je vais l'apprendre? »« Comment ça va devenir une seconde nature? »« C'est quand j'ose croire ce que Dieu dit, puis que je le mets en pratique. »« Tranquillement, je vais comprendre des affaires. »« Ah, oh, peut-être que ça va vous prendre 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ans. » Pour arriver, on n'arrivera pas à la perfection ici, individuellement, mais ensemble, savez-vous quoi? Quand il dit aimez « Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous le faites, c'est parce qu'on peut le faire, parce qu'il veut qu'on le fasse. » Donc, c'est possible d'être parfait dans l'amour, ensemble, même si individuellement on n'est pas parfait. D'ailleurs, c'est ça l'amour. « Je t'aime malgré tes imperfections. » Puis je suis béni que tu m'aimes malgré les miens. Qu'est-ce que ça veut dire, donner sa vie? Jean 15, 13, on a lu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Qu'est-ce qu'il a fait de Jésus? Mais parlons de donner sa vie. Jésus, jusqu'à l'âge de 30 ans, il a pris soin de sa famille. Mais en même temps qu'il prenait soin de sa famille, il était quand même concerné par les choses de son père parce qu'à 12 ans, là, il restait à Jérusalem, ses parents sont partis, il restait à Jérusalem trois jours, puis il jasait avec les, les sages, les anciens, les scribes, je ne sais plus qui, là, euh, au temple, là, puis il, avait, il jasait avec eux autres, il était en train de leur enseigner des choses. Il le trouvait, waouh, tellement intelligent. Par contre, il est resté. Soumis à ses parents jusqu'à l'âge de 30 ans quand il a commencé son ministère. Puis quand il est arrivé à la fin de, de, de son ministère, il a confié sa mère à un de ses disciples. Pas n'importe lequel. Pendant trois ans qu'il a fait son ministère, il est à la charge de personne. Il ne demande rien à personne. Pendant trois ans, il confronte pacifiquement Le monde, avec la vérité, bien que le monde déteste ce qu'ils entendent. À part de ces disciples-là, ceux qui le suivaient, même les disciples, les foules qu'ils le suivaient, ils ne suivaient pas, Jésus le dit, ils ne suivaient pas à cause de qui il est. Ils le suivaient à cause des miracles qu'il faisait. Mais lui, sa personne, ça, ce n'était pas leur sujet. Mais ces disciples, eux qui sont avec lui, ils ont tout sacrifié pour marcher avec lui, parce qu'eux, ils avaient le privilège de le connaître intimement. Il est confronté avec les pharisiens, les sadducéens, le, le souverain sacrificateur, Pilate. Il est confronté, à chaque fois qu'il est confronté, il ne se défend pas. Il enseigne à ses frères, il forme ses disciples, il est avec eux tout le temps, soir et matin. Puis eux sont avec lui tout le temps, soir et matin. Il ne se fatigue pas d'être là pour eux, puis même si physiquement là, il est brûlé, là, fatigué, Il ne se fatigue pas, il est patient avec eux. Euh, Judas, là, avant de le trahir, là, il fouille dans la bourse régulièrement. <rire> Jésus ne dit rien. Jacques et Jean, ils contestent, hein, ils veulent savoir, eux, ils veulent être les premiers dans le royaume de Christ, ils veulent être les premiers. Puis là, ils viennent avec leur mère en plus, tu sais, ça veut dire. Puis là, les autres, ils ne sont pas contents d'entendre ça. Là. Il y a une petite chicane entre eux autres. Hey, c'est quoi leur problème, eux autres, là? Hein? Bon, mais Jésus, reste calme. Euh, J'ai oublié, là, ce que En tout cas, Pierre, Pierre, le petit caractère impétueux. Thomas, qui, qui, euh, qui a besoin d'être convaincu à chaque fois, il ne croit pas s'il n'a pas vu la chose. Les, les autres peuvent raconter ce qu'ils veulent. Si lui, il ne l'a pas vu, il ne croit pas. Mais Jésus est à côté, là, pourtant. Jésus va résister au péché lui-même, en même temps que tout ça, là. Il résiste au péché, le diable au désert, les constantes tentatives de le piéger pour le faire mourir. Euh, Jettimane, le jardin avant l'arrestation. L'arrestation. Euh, il ne répond pas aux offenses qu'on lui fait. Pierre qui le renie. Judas qui vole la bourse, qui complote contre lui, qui va le, le vendre. Tous vont l'abandonner. Puis même quand il va ressusciter, Thomas va encore douter. Il prend soin des malades, les infirmes, les pauvres, les rejetés de la société. Il guérit tous ceux qui le lui demandent, même sans qu'on le lui demande. Puis il fait du bien sans rien demander en retour. Ça, c'est ça, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est le modèle parfait. À la croix, il prend sur lui tous les péchés du monde. Il ne juge pas. Hey, on l'insulte à tour de bois. Il est compatissant. Il accueille tous ceux qui viennent à lui. Prenez le, le, le brigand qui est assis. Pas, ouh, pas assis. <rire> qui est suspendu à sa gauche ou à sa droite, peu importe. Là. Alors, le brigand là, qui venait de l'insulter, puis d'un coup sec, reconnaît qui il est. Puis lui dit, aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis. Je, aucun jugement, aucune réserve, aucune appréhension. Il reste silencieux tout le temps, pardonne ceux qui l'offensent, euh, reste paisible dans, dans la torture et la mort imminente. Il reste paisible. Il, vous imaginez là, que, ce, que cette personne-là était sur la croix. Là? En même temps qu'il est sur la croix, comprenez-vous qu'il gère l'univers entier, toute la création. Là. Il la soutient en même temps. Ça arrêtait quoi pour lui de juste cligner des yeux pour les quelques-uns qu'il y a là, là puis qui ne sont plus là devant lui? C'est ça, il n'aurait pu faire ça. Hein? Il n'a a rien fait de ça. Des fois, on a le pouvoir, là, nous, de régler des problèmes de façon brutale et finale. Mais est-ce que c'est ça, l'amour? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ça, c'est ce qu'a fait Jésus. Mais là, il dit, nous aussi, Nous devons donner notre vie pour les frères. Ça veut dire quoi, ça? Je viens de vous dire ce que Jésus a fait. Le sacrifice que Dieu le Père a fait en sacrifiant son Fils, le sacrifice que Christ a fait lui-même volontairement. Pour là, il nous dit à nous de donner notre vie pour les frères. Comment je fais ça en mode virtuel? Comment je fais ça une fois de temps en temps, le dimanche euh, entre 9h30 et midi? C'est pas là que ça se passe. Est-ce que ça veut dire que tu as une même vie pour le cap? On a compris le ministère, on a compris que c'est que Christ est venu faire sur la tête. C'était-tu une question ou une affirmation? C'est plus une affirmation. Donc, si on a compris ce que Christ a fait sur la terre pour nous, est-ce qu'on peut se désister, nous, de faire les uns envers les autres ce que Christ nous demande de faire, c est, c est dans le fond? C'est une question qu'on peut tout se poser, là, tout le monde. Est-ce que, est que vraiment je fais passer l'Église, chacun des enfants de Dieu qui est devant moi, Puis c'est vrai que l'Église, ce n'est pas juste Saint-Hilaire. On est impliqué dans la pastorale régionale. On fait des affaires avec les autres Églises. Euh, on est impliqué avec l'association. On est impliqué avec d'autres organismes chrétiens. Les personnes qu'on connaît dans ces organismes-là, avec qui on travaille, on les connaît intimement. Puis ce n'est pas à cause de Christ qu'on le fait. Sinon, on ne le ferait pas. OK? C'est tout du bénévolat, là. Bien oui, on peut avoir des amis, hein, des, des amis avec qui on partage l'Évangile puis on vit la vie d'Église ensemble. C'est plus large que Saint-Hilaire. Mais si tu ne le vis pas à Saint-Hilaire, comment tu peux le communiquer en dehors de Saint-Hilaire? C'est ça la question. Alors Jésus, je vous ai tout raconté ça. Pour ses amis, jean 15, on y retourne, Jésus a dit « C'est ici mon commandement ». Ce n'est pas Jean 13 là, là c'est Jean 15. Jean 13 il dit, je vous donne un commandement nouveau. Ici, dans Jean 15, il le répète. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. <rire> Qu'est-ce qu'il nous commande? Ben, comment on va faire ça si on ne se voit pas? Comment on fait ça si on ne cherche pas toutes les occasions de, de, de, de se connaître? Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Puis on a lu, on a vu tant l'heure c'était quoi. C'est pas vous qui m'avez choisi, ça c'est l'autre point hein. Si vous êtes ici, c'est pas parce que vous avez choisi Christ, c'est parce que Christ vous a choisi puis il vous a placé ici. Puis ici il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Sans distinction, sans retenir rien contre ton frère ou ta soeur. Si ton frère a péché, va le voir, reprends-le toi seul. Okay? Si ton frère, si tu réussis, tu as gagné ton frère. Si ça ne marche pas, vas-y avec deux témoins. Pourquoi? Pour gagner ton frère. Si ça ne marche pas, vas-y devant l'église. Pourquoi? Pour gagner ton frère. Si tu es obligé de mettre en discipline, pourquoi? Pour qu'il se repente et qu'il soit restauré. C'est toujours dans l'amour, pas en dehors de l'amour. Jamais par gain personnel, jamais par, par frustration ou par amertume. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Où ça? Quel fruit? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Puis pour faire ça, il va falloir que vous faites des sacrifices que vous vous concentrez sur les frères que, que j'ai mis autour de vous, les sœurs que j'ai mis autour de vous, puis que vous appreniez à vous connaître, marcher ensemble, puis vraiment prendre soin les uns des autres. Tellement là que le monde qui va vous regarder va être étonné. Et il répète, ce que je vous commande, trois fois là, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. L'erreur, il n'y pas besoin de le dire. Il n'y a pas besoin de dire faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Si tout ce que tu fais, tu le fais dans ce but-là, tu fais la bonne affaire. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Jésus dit, Matthieu 20, 28, C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est ce qu'il a fait, lui car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ça dit la même chose. Bon. Dans Deutéronome, juste dire avant ça, les chrétiens du premier siècle vivaient comme ça et ils étaient persécutés. Les disciples qui étaient avec Jésus se savaient aimer de lui. Quand on lit l'Évangile selon Jean, il dit le disciple que Jésus aimait. Il y en a qui pensent qu'il y avait un petit lien particulier. Ah non, non, c'est comme ça que Jean se voyait. Il se savait aimé de Dieu, se savait aimé de Jésus. Puis les autres disciples aussi se savaient aimer de Dieu. Mais lui, il l'exprime comme ça. Est-ce qu'on prend le Seigneur au sérieux dans ce qu'il dit? Deutéronome 30, ça c'est juste avant de sortir du désert puis rentrer dans la terre promise. Dieu dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. » « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie, la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. » On sait très bien ici qu'il parle de la terre promise dans laquelle ils vont rentrer, mais on sait aussi que c'est la terre promise pour nous, là où on s'en va, bientôt. Très bientôt. Dans Acte 4, quand Pierre va parler, après à la Pentecôte, quand l'Esprit descend sur les disciples qui sont là, les 120, puis que tout le monde est étonné de ce qu'ils entendent, Pierre va parler. Et après qu'il a parlé, il décrit la multitude de ceux qui avaient cru. C'est ceux qui sont convertis, qui sont faits baptiser. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que c'est bien lui appartinant sans propre, mais tout était commun entre eux. Qu'est-ce qu'ils ont compris, eux, que nous, on a de la misère à saisir dans le monde moderne? Ce n'est pas qu'il n'y avait plus de maison puis il n'y avait plus rien. Non, non, non. Ce qui était excédentaire était disponible. En fait... Même, même plus que ça. Ce que j'ai est disponible. Mais ce qui est excédentaire, je le rends maintenant disponible. Ce que je n'ai pas de besoin, là, que c'est juste, juste en cas d'eux, là, comme une police d'assurance pour le futur ou peu importe quoi, je le mets à disposition des frères et des sœurs. Comme ça, il n'y a aucun indigent dans l'Église. Aucun. Tout le monde prend soin de tout le monde. C'est ça qu'il faisait. C'est ça le, le signal initial. Philippiens 2 dit. Y a, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour inconditionnel, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Comment? En ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Comment vous pensez que ça, ça l'arrive? À nous, les anciens, on se voit tous les vendredis matins, tous les vendredis matins sans exception. Puis, Gilles, on est toujours sur la même page? Dans nos discussions? Non, des fois, là, je vais l'aider, là, des fois, des fois on n'a pas la même opinion sur quelque chose. Mais jamais on remet en question l'intention de l'autre. Jamais. « Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Je sais comment Christian y pense. Je sais quand il est à l'écoute et quand il n'est pas à l'écoute. Je sais quand il est stressé. Je sais qu'on euh, se connaît. Je sais quand Angèle y pense à d'autres choses ou quand on est en train de dire quelque chose, lui, il va penser à, individuellement comment les gens pourraient réagir à la chose qu'on est en train de dire. » Alors qu'on est supposé être en milieu sécuritaire, qu'on est juste nos trois. On dire toutes sortes de choses. On, fait, on exprime des idées, on explore. Okay? Mais je sais comment il réagit. Fait que quand il réagit, là, dans ma nature première, des fois, j'y arracherai la tête. Hein? Christian, Bareil. Mais je ne le fais pas. Et eux autres non plus. Pourquoi? Parce que je sais comment, comment, il a, comment il pense, comment il est, comment il voit les choses. Mais comment je suis arrivé là? Bien, parce qu'on passe du temps ensemble. Fait on on s'en va. Euh, cette semaine, c'est à la pastorale de la Rive-Sud. Normalement, on y va trouver trois. Bon, cette semaine, on ne pouvait pas. Gilles s'occupait de madame. Moi, je m'occupais de mes arbres. Hein? Que, ça coulait, il fallait que je fasse bouillir. Fait que Christian est allé tout seul. Est-ce que je suis inquiet de qu ce que Christian va dire? Zéro pin-bar. barre. Bon, zéro pin-bar, barre, c'est en, en informatique, au début. Là, Pour être sûr que ce n'était pas un O, c'était un zéro, on mettait une barre dedans. Fait que zéro pin-bar, barre, c'est vraiment zéro. Okay? Fait que c'est ça. Euh, Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, ça revient à mon temps, mes affaires, mes biens, mes projets, tout ça, hein, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ce n'est pas que tu floches tes affaires. Non, non. Ce que Dieu t'a mis à cœur, il faut que tu le fasses. Tes responsabilités, il faut que tu les prennes. Mais en même temps, là, ce que tu es en train de considérer, les autres ici, c'est les frères et les sœurs. Est-ce que tu es en train de considérer les besoins dans l'Église? Est-ce que tu leur donnes une place? Est-ce que tu essaies d'organiser tes affaires autour d'eux? Puis je répète, Dieu, là, quand on fait ça, là, il arrange nos agendas, il arrange nos budgets. Et les affaires nous arrivent de tous les bords, de tous les côtés. Chez nous, là, ça arrange tous les bords, tous les côtés, puis ça déborde, fait qu'on déborde. Tellement que des fois, je m'en vais l'emporter à ma soeur. Okay? fait que ma soeur, qui ça fait pas longtemps qu'elle est Seigneur avant, est là-bas, je viens lui porter du stock. Maintenant, là, elle, elle a plus de stock que moi, parce qu'elle a commencé à faire la même affaire, à distribuer. Écoute, ils vont bâtir un bâtiment de 20 pieds par 30 pieds là-bas pour mettre le stock qu'elle reçoit, pour être capable de garder les choses puis être capable de les redistribuer. Dieu, il bénit. Est que tu Mais il faut que, tu, premièrement, tu veuilles t'investir. C'est ça l'affaire. Alors, Qu'est-ce qui est à notre portée à nous aujourd'hui? Certainement s'intéresser aux autres dans l'assemblée. C'est le fun de nos amis à l'extérieur. On va leur parler du Seigneur. Mais tu sais, on a des amis à l'extérieur qui n'en ont rien à faire. Bon, je ne dis pas de les laisser tomber, ce n'est pas ça que je dis. Mais est-ce que je prends soin de mes frères et mes soeurs? Est-ce que je les connais? Est-ce que je m'investis? Chercher à les connaître et à comprendre comment communiquer avec eux autres. Hey, la langue, la culture, le tempérament, juste le tempérament, On, on, on peut s'agresser mutuellement, mais on n'a rien fait encore. Le sens des mots. C'est impressionnant. Là. On a de la pastorale une fois par mois, là, on est huit à discuter. Bon, Quelqu'un dit une phrase, puis l'autre a une mauvaise réaction. OK, non, ce n'est pas, pas ça que ça veut dire. Attends, laisse-moi essayer de t'expliquer ce que ça veut dire le mot ici. Là, on s'explique des affaires demain. On passe beaucoup de temps à clarifier les affaires pour ne pas partir avec des mauvaises perceptions. On fait ça. Créer les occasions Attendez pas les occasions, créez-les. Si vous vivez dans une tente, puis c'est une tente à deux places, puis tu es tout seul dans ta tente, il y a de la place pour une autre personne. Bon, tu peux inviter. Si c'est un feu de camp, c'est un feu de camp, on peut agrandir le rond. Okay? Euh, N'importe quoi. Là. Cherchez les occasions dans l'Église. Bon, tu, tu, toi, tu aimes ça, certaines affaires, mais nous, on ne le sait pas. Ben, viens nous en parler. Euh, vive l'Évangile entre nous. Vraiment, là, prendre le temps de se parler. Se rendre vulnérable. En partageant nos difficultés quand on jase avec quelqu'un, en étant gracieux quand l'autre ne nous comprend pas. Parler du Seigneur, là où il nous a placés, chercher des occasions de servir dans la communauté aussi, ça nous donne la chance de, de, de mettre à l'épreuve nos connaissances, de la parole de Dieu, puis comment, comment communiquer ça. Désirer voir Dieu agir dans ma vie, au travers de moi, puis malgré moi. Puis peut-être réaliser que je ne m'appartiens plus, mais que j'appartiens au Seigneur. J'appartiens à son Église. Puis à quelque part, là, je dois être redevable. Je dirais même dans vos choix de vie, ce n'est pas une obligation. Mais quand on prend le temps de consulter les frères et les sœurs sur des choix de vie majeurs, je veux me marier, je veux déménager, je veux, je veux changer de job. C'est bizarre parce que nous autres, entre nous, on le fait. Il y en a plusieurs qui le font. Il y en a qui s'en privent. Mais de demander conseil aux frères dans l'Église, aux frères et sœurs, c'est ça que ça fait partie d'apprendre à se connaître. Puis Dieu a des promesses pour nous. Il n'y a personne qui, en ayant quitté à cause de Christ, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres. Ça ne veut pas dire que tu es parti. Ça veut juste dire qu'ils ne sont plus au premier rang. Le premier rang, c'est Christ. Ne reçois vos centuples présentement dans ce siècle-ci. C'est une promesse, là. Pendant que tu es vivant, c'est si ce que tu concèdes pour Christ, là. Il va te leur donner. Comment ça? Mais il dit des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, bien sûr, mais la vie éternelle dans les siècles. Paul va dire à la fin de sa vie désormais, la couronne de justice m'est réservée. Est-ce que c'est un soupir que vous avez Je vais finir avec un verset le psaume 133. « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Qu'est-ce que ça veut dire, « demeurer ensemble? » Pour les militaires qui ont servi, là, ça veut dire vraiment qu'on a, a vécu quelque chose ensemble. Puis ils vont en parler le reste de leur vie, de ce qu'ils ont vécu, puis ils vont rester associés à, à ce groupe-là. « C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron. » Vous savez que c'est ce qu'on est en train de faire dans Exode là. Aaron va être loin d'huile. Puis c'est pour, pour le rendre capable de faire le sacerdoce. Nous, là, Christ a fait ça pour nous. OK? C'est comme ça descend sur le bord de ses vêtements. Ça, c'est de l'huile, OK? Fait que moi, je me rappelle, on a déjà été imposé les mains à différentes personnes. Puis on arrive avec une petite fiole d'huile, puis ça fait juste un petit rond-dessus de la tête. Là, c'est. Tu sais, c'est le galon d'huile. Ça descend, là. Ça, c'est ça, le.. La joie, le, le, ce que Dieu fait, le, les liens qu'il crée, c'est ça que ça fait. C'est comme la rosée de l'Hermont. L'Hermont, c'est la plus haute montagne en Israël. C'est comme la rosée de l'Hermont qui descend sur les montagnes de Sion. Il y a plusieurs euh, pointes là. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Où ça? Demeurer ensemble. Est-ce que ça va? Alors, soyez engagés dans la maison de Dieu, c'est là qu'est la bénédiction et la vie éternelle. Amen.